I r e a l l e d d'émission s c l a s s i q u e Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les quatre prochaines heures. Aujourd'hui, comme toujours, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du hard rock, du glitter rock, du shock rock, du blues rock ainsi que du metal au cours de la dernière heure. On va entendre des artistes des formations comme The Kings, The Beatles, The Birds, The CCR, Peter Frampton, Alice Cooper, Thin Lizzy, UFO. Joe Walsh, Stone Temple Pilots, Motley Crue, Judas Priest, et bien sûr, je vais vous parler du concert de Van Halen qui a eu lieu à Québec jeudi. Mais dans la première moitié de l'émission, je vais vous présenter un petit spécial jazz rock. Question de souligner l a p a r t non négligeable de cette musique au rock avec des artistes, des formations comme Blood, Sweat and Tears, Chicago, Lighthouse, Santana, Soft Machine, Traffic, Steely Dan. Maha Vishnu Orchestra, Weather Report et Spirit. De plus, je vais vous présenter un groupe britannique de jazz rock très obscur du début des années 70, la formation IF, et plus particulièrement leur premier album éponyme paru en 1970. Je vais aussi vous présenter une nouveauté, l'album 15 de King's X. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute avec un peu de matériel l e s années 60. Dans un moment, on va entendre les Kingsley o t le Dave Clark Five. Mais tout de suite, on écoute le Yardbirds avec un de leurs gros canons, For Your Love. Sur les zones de la radio Campus de Trois-Rivières, c'est fou 89.1. d r e a m o f m e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 i c a liar. Avec leur classique My Generation, la pièce-titre de leur premier album paru en 1965, un véritable hymne des années 60. Juste avant ça, on a entendu les Beatles avec la pièce-titre de leur album et deuxième long métrage, Help de 1965. La nouvelle de la semaine, c'était bien sûr que Paul McCartney a annoncé qu'il va donner un concert le 20 juillet prochain sur les plaines d'Abraham afin de souligner le 400e de la ville de Québec. Le spectacle est gratuit et on peut être sûr qu'il va y avoir quelques dizaines de milliers de, de spectateurs compte tenu du fait que Paul est venu au Québec seulement deux fois en carrière. Une fois avec les Beatles en 1964 au Forum, d'ailleurs,、euh, la seule date de la tournée des Beatles en 1964、euh, qui n'affichait pas complet, et une autre fois avec son groupe en 1989. Cette fois-là, il Il y avait suffisamment de monde au forum. Paul devait venir au Stade Olympique en 1990, mais le concert avait été annulé parce qu'il n'avait tout simplement pas vendu assez de billets. Cette fois-ci, le concert est gratuit et devrait attirer un peu de monde, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Le journaliste Patrick Lagassé, par exemple, a déversé tout son fiel, son mépris et sa haine de McCartney dans la presse d'hier. Il n'avait absolument aucune c l a s s e Juste avant les Beatles, on a entendu les Kings avec le classique All Day. a l l of the Night, tiré du premier album éponyme des Kings, paru en 1964. On a aussi entendu le Dave Clark 5 avec Anyway You Want It, qui ouvre l'album Coast to Coast de 1965. The Holies avec、euh, le classique、euh, Bust s Up, de l'album du même nom,、euh, qui est paru en 1966. Et au début du b l o c on a entendu les Yardbirds avec For Your Love, paru en juin 1965. Vous êtes à l'émission avec l a s s i c en compagnie d'Alain Lefebvre. On va poursuivre avec encore un peu de matériel des années 60. Dans un moment, on va entendre CCR et les Rolling Stones. Mais tout de suite, on écoute les Birds sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à tourner du vrai rock et du maître à t r o i s r i i r e s C'est fou! オペレス・ス e t キ・ファーウェイ・ウェイ・ファーウェイ・ファーウェイ・ファーウェイ・ n ァーウェイ・ファーウェイ・ファーウェイ・ファーウェイ・ファーウェイ・ a ァーウェイ・ファ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 889 1、mm h, <h. S> Rolling Stones, qui nous parle de dépendance. Avec la pièce-titre d'un de leurs nombreux chefs-d'œuvre. L'album Let It Bleed de 1969, mon album préféré des Rolling Stones, enregistré presque entièrement par Keith Richards à la guitare. Brian Jones n'était plus tellement là. Il a joué seulement sur deux pièces et c é t a i t même pas de la guitare. Il faisait des percussions sur m i d n i g h t Rambler et de l a u t o h a r p sur You Got the Silver. Et Mick Taylor, lui, est arrivé un peu plus tard, vers la fin des sessions d'enregistrement du disque. Juste avant les Stones, on e n t e n d u CCR a v e Ramble Temple, la pièce qui ouvre l'album Cosmos Factory de 1970. Au début du b l o c on a entendu l e s Birds avec So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star, la pièce qui ouvre leur album Younger Than Yesterday de 1966. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse w w w r o c k c l a s s i c n e t sur lequel vous risquez de retrouver des choses qui pourraient vous intéresser. Il y a des liens vers certains des plus beaux sites Internet et de plusieurs artistes rassemblés sous la grande bannière Rock Classic. On retrouve aussi les canvas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission particulière ou encore consulter le top 30 des meilleurs albums. Rac Classique, il y a le top des années passées, un lien pour me contacter et une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Le site se trouve au www.raclassique.net et fait très rare de nos jours, on ne retrouve pas de publicité sur le site. On est en plein festival de jazz et question de souligner cet événement musical d'envergure. Je vous présente aujourd'hui un petit spécial jazz rock, un jazz qui a eu une influence assez remarquable sur le rock depuis toujours. En fait,、euh, le jazz rock est vraiment apparu en force à la fin des années 60 dans une tentative de fusionner la puissance du rock avec la complexité du jazz et son côté improvisation en mettant l'enfer sur la virtuosité des instrumentistes. Bien sûr, ce sont des musiciens plus sérieux et accomplis qui ont amené cette fusion. Des musiciens issus de la scène, souvent de la scène rock psychédélique, progressive, mais aussi des auteurs compositeurs comme Johnny Mitchell et Van Morrison. On a même vu、euh, un des gros noms du jazz de l'époque, Miles Davis, traverser,、euh, passer du jazz au rock pour créer un genre unique de fusion avec l'album Breaches Brew, entre autres. Mais les premiers groupes à s'être clairement affichés jazz rock ont été des formations qui、euh, ne misaient pas spécifiquement sur la virtuosité instrumentale. Ils mélangeaient plutôt la pop et le rock à la sensibilité mélodique, harmonique, Et rythmique du jazz comme Blood, Sweat and Tears sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des Mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou!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 Show you the colors that are. real Painted pony, let the spinning wheel fly. I'm gonna get the dog. Une formation de jazz rock canadienne, Lighthouse, avec la pièce titre de leur premier album. One Fine Morning, paru en 1970. Lighthouse, qui est un groupe、euh, directement inspiré de formations comme Chicago, qu'on a entendu juste avant avec le classique Saturday in the Park, paru à l'origine sur le disque Chicago 5 de 1972. Pièce de circonstance, p u i s q u e l nous parle du 4 juillet. Malheureusement, Chicago ont pris un virage résolument pop au cours des années 70 et c'est devenu vraiment carrément mauvais. Au début du bloc, on a entendu le premier groupe à avoir revendiqué l'étiquette Jazz. Rock Blood, Sweat and Tears avec le classique Spinning Wheel, tiré de leur deuxième album éponyme paru en 1969. Blood, Sweat and Tears, qui a été fondé par un vétéran et un des musiciens les plus cotés des années 60, Al Cooper, qui est responsable, entre autres, De la légendaire partition d'orgue sur le classique de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, même si Cooper c est un guitariste. Il a travaillé aussi avec、euh, Jimi Hendrix sur、euh, Electric Lady Land et les Rolling Stones sur Lady Blee. En 65, il a fondé le Blues Project et en 68, il a décidé de fusionner le, le r o c k au Jazz en fondant Blood, Sweat and Tears. Mais il est resté seulement pour le premier album, Child is Father to the Man. Et quand le deuxième album est sorti, Cooper avait quitté pour organiser les Super Sessions avec Steven Stills. Mike Bloomfield. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un petit spécial jazz rock. Dans, on va maintenant poursuivre avec、euh, encore la t o i s p o u un r p i o n n i e r du jazz rock. Dans ce moment, on va entendre la formation britannique Colosseum et les américains de Electric Flag. Mais tout de suite, on écoute. Van Morrison, sur les ondes de la Radio の世界の世界の世界の世界の世 i の世界の世界の世 d の世界の世界の世界の世 n の世界の世界の世界の世界の世 s の世界の世界 You know, I'm trying to please to the calling of your heart s t r i n g s that plays o f t and low. You know, the night's magic seems to whisper and hush. You know, the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? m o Romance, e r w i t h you my love? Well, I w a n n a make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just travel inside. Then I know how. Some more romance with you, my love. Be the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling. To the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling. Of your heartstrings that p l a y s o f t and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft moonlight seems to shine. Can I just have one more moon dance with you, m y l o v e Can I just make some more romance with you, m y l o v e One more moon dance with you in the moon lake, all imagining. c g h t La ワンワン Canada vous recommande d'écouter Vidon-la-dans la question le mercredi à midi sur les ondes de ces fous. Ne manquez surtout pas les rediffusions de Vidons la Don, la question. Le vendredi 9 h, le samedi midi et le lundi 16 h. Sur les ondes de Cifou, 89,1 FM à Trois-Rivières. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservations ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. C'est tout point CA, c'est un portail d'information sur votre radio, les actions u de l'UTBN et les spectacles à mort absolument. C'est tout point CA, c'est le palmarès des concours forums. c e s t vous pensez c'est le site de l a d i o u n e v e s i t a i r e où vous p v e visiter de la francophonie. s t vous pensez c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. c e s t vous pensez c'est tout ça. Une présentation de vos d e u d a n s v o s o r e i l l e s Electric Flag avec la reprise particulière du classique de Howling Wolf, Killing Floor, qu'on retrouve sur le premier album du groupe A Long Time Come In de 1968. Electric Flag, qui était ce qu'on appelle un super groupe,、euh, qui s'est formé pour le festival de Monterey en 1967 autour du guitariste Mike Bloomfield et du batteur、euh, Buddy Mize. Mélange de soul et de blues de Chicago avec des éclairs de psychédélisme et d'électronique. Les premiers balbutiements du jazz rock, une entité soul, rock, psychédélique. Ils ont fait la musique、euh, aussi du film The Trip, film avec、euh, Peter Fonda. D'après un scénario de Jack Nicholson qui racontait le trip d'acide d'un type qui est accompagné d'un de ses amis. C'est un film très bizarre. Juste avant Electric Flag, on a entendu une formation de jazz rock britannique, Colosseum, avec la pièce Walking in the Park, qui ouvre leur premier album, Those Who Are About to Die, Salute You, de 1969. Colosseum qui faisait. Euh, du jazz rock à leur début, mais qui sont devenus plus progressifs avec leur deuxième album, Valentine's Sweet, avant de devenir un groupe de jazz fusion quelques années plus tard, quand ils ont changé de nom. p o u r prendre celui de Colosseum 2. Au début du bloc, on a entendu un des premiers artistes à avoir mélangé le rock au jazz irlandais, Van Morrison, avec la pièce titre de son album Moondance de 1970.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 Ed Cassidy, qui était le beau-père du guitariste et leader du groupe Randy California. Quand on écoute Spirit, on a vraiment l'impression d'entendre une fusion complète de jazz et de rock psychédélique. On va tout de suite écouter deux pièces tirées de leur deuxième album, The Family That Plays Together, de 1969, à l'antenne de la radio campus de Toit-Rivière, la radio des mélomanes de Toit-Rivière, C'est Fou 89.1. Un...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 Excellente formation britannique très influente, Traffic, avec la très belle pièce Graveyard People tirée de leur album When the Eagle Flies de 1974, le dernier album que le groupe a enregistré dans les années 70. Groupe、euh, très éclectique, ils ont débuté comme un quintet de rock psychédélique、euh, et peu à peu ils ont intégré des éléments. De jazz et de musique du monde. Juste avant Traffic, on a entendu un autre groupe、euh, révolutionnaire, Soft Machine, avec la longue pièce Slightly All the Time qu'on retrouve sur leur troisième album, Third, de 1970. Soft Machine,、euh, qui ont été un des, des premiers groupes étiquetés psychédéliques.、Euh, ils il figurent parmi les pionniers des mouvements progressifs et jazz rock.、Euh, ils sont devenus de plus en plus de jazz à mesure qu'ils qu faisaient des albums. Euh, au début du b l o c on a entendu Spirit,、euh, un des premiers groupes américains à mélanger l e r o c k p s y c h é d é l e g o jazz. On a entendu deux pièces tirées de leur excellent deuxième album, The Family That Plays Together de 1969, les pièces It Shall Be et Poor Richard. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un petit spécial jazz rock. Je vous parle maintenant d'une formation britannique très obscure, une formation dans la même mouvance que Blood, Sweat and Tears, Chicago et Lighthouse. En fait, il s'agit du pendant britannique de ces groupes, la formation IF, qui était Un peu plus jazz toutefois que les autres. Formation originale, un Septuor qui a enregistré cinq excellents albums entre 1970 et 1972. Il comprenait, entre autres, cette formation, les jazzmen Dave Quincy, Dick Morrissey et Terry Smith, respectivement flûtistes, saxophonistes et guitaristes. On va tout de suite écouter trois pièces tirées de leur très bon premier album éponyme sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des Mélomanes de Trois-Rivières, C'est Fou 89.1. you <laughs> Mr. Le septuor britannique If avec trois pièces tirées de leur premier album éponyme de 1970. On vient d'entendre la pièce Promised Land qui clôture cet album avec brio. Juste avant, on a entendu What Did I Say About the Box Jack Et au début du bloc, on a entendu What Can a Friend Say D'interrogations sur cet album. Très bon disque dans le genre, pas facile à trouver de nos jours, par exemple. Ils ont fait quatre autres très bons albums qui n'ont malheureusement pas eu beaucoup de succès. Dave Quincy et Terry Smith ont donc quitté le, le groupe et Dick Morrissey. A décidé de faire prendre un virage un peu plus commercial à If et ça n'a pas eu non plus de succès. Le groupe s'est donc séparé après deux autres albums. Le batteur du groupe Dennis Elliott est devenu, lui, le batteur de Foreigner, qui a eu un succès incroyable à la fin des années 70.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 La plupart des gens qui ont tenté de fusionner le jazz au rock étaient des musiciens chevronnés et souvent très cultivés. Dans le prochain bloc, on va entendre quelques-uns de ces artistes. Dans un moment, on va entendre Santana et Steely Dan. Mais tout de suite, on écoute Frank Zappa sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1.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 De vétérans qui étaient en concert pour la première fois de leur carrière en 36 ans à Montréal cette semaine. Steely Dan avec la pièce Josie qui clôture leur album classique Aja de 1977. Juste avant, on a entendu Santana avec la pièce Waves Within de l'album c a r a v a n s r a i de 1972, un album de jazz fusion. Santana s'est lancé dans le jazz fusion a p r è ses trois premiers albums de rock latino. Par la suite, il a malheureusement pris un virage pop. On a aussi entendu les Britanniques de Henry Cow dans ce long bloc. Henry Cow, qui est un groupe d'avant-garde des années 70, dirigé par le guitariste Fred Fritz. On a entendu la pièce Bitter n Storm Over Home, qui ouvre leur album Unrest de 1974. Au début du bloc, on a entendu Frank Zappa avec les classiques Creatures Regalia, qui ouvre son non moins classique album Hot Rats de 1970.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 In a Silent Way et Beaches Brew, deux disques incroyablement influents qui ont lancé le mouvement Jazz Fusion. On va poursuivre avec trois des gros noms de ce genre、euh, qui étaient fort prisés des amateurs de rock p r o g r e s s i f dans les années 70. Dans un moment, on va entendre Return to Forever et le Maha Vishnu Orchestra. Mais tout de suite, on écoute le, le groupe des musiciens qui ont accompagné Miles Davis sur Beaches Brew, with a report, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de、eh、t r o i s r i v i è e s c'est fou 89.1!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 Super groupe de jazz fusion des années 70, Return to Forever. Groupe qui、euh, plaisait beaucoup aux amateurs de rock progressif des années 70 et qui mettait en vedette le claviériste Chick c o r e a le bassiste Stanley Clark, le batteur Lenny White et le guitariste Aldi Meola. On a entendu la pièce Medieval Overture qui ouvre leur album Romantic Warrior de 1976. Ils ont donné une très bonne prestation, apparemment, la semaine dernière au festival de jazz. Juste avant ça, on a entendu un autre gros nom du jazz fusion, le Mahavishnu Orchestra, avec la pièce titre de leur album Birds of Fire de 1973. Au début du bloc, on a entendu Weather Report avec leur classique Birdland qui ouvre leur premier album Heavy Weather de 1977. Weather Report qui. Euh, mélanger le jazz au rock, au funk, au latino et aux musiques du monde. Ils ont eu passablement de succès dans les années 70. Le groupe était formé entre autres du bassiste、euh, j a c o Pastorius, du saxophoniste Wayne Shorter, du claviériste autrichien、euh, Joe z a w i n u l qui est décédé l'année dernière. Voilà qui vient compléter ce petit spécial jazz rock. J'espère que ça vous a plu. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, jeudi 10 juillet, Stone Temple Pilot seront s sur la scène belle du Festival d'été de Québec et le lendemain, ils seront au Centre belle de Montréal. Samedi 12 juillet, The Musical Box、euh, sont sur les plaines d'Abraham pour le Festival d'été de Québec. Mardi 22 juillet, Crosby, Stills et Nash seront à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Testament seront à l i m p e r i a l de Québec le lundi 4 août. Samedi 9 août, Def Leppard seront au Colisée de Québec avec Billy Idol en première partie. Mardi 12 août, Judas Priest et Vaivod seront au Centre b e l l Le lendemain, le mercredi 13 août, Rod Stewart sera à son tour au Centre b e l l Finn Troll seront au Medley. Le mardi 26 août et le mercredi 27, ils seront à l'Impérial de Québec. Nightwish et Sonata Artica seront au Métropolis de Montréal le lundi 1er septembre. Jeudi 18 septembre, Halloween et Gamma Ray seront à la salle Albert Rousseau de Québec. Et le lendemain, le vendredi, ils seront au Medley de Montréal. Le vendredi 3 octobre, Amorphis, Leaves Eyes, a m u e l et Virgin Black seront au f o f o n é l e c t r i q u e Et finalement, c'est loin, mais les billets sont en vente depuis un bon bout de temps. Alice Cooper sera au Saint-Denis le mercredi 15 octobre. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un peu de hard rock. Dans un moment, on va entendre Alice Cooper et Thin Lizzy. Mais tout de suite, on écoute un groupe qui a donné un très bon spectacle sur les plaines d'Abraham. Van Halen, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! I'm n boss La pièce-titre de leur album Jailbreak de 1976, un album qui est considéré comme un véritable classique en Angleterre. Juste avant, on a entendu Alice Cooper avec Under My Wheels tiré de l'album Killer de 1972, un album qui sort en magasin à la fin du mois, étudié Along Came a Spider.、Et、bien sûr, il sera au théâtre Saint-Denis de Montréal le 15 octobre. Au début du blog, on a entendu Van Halen avec Jamie's Crying tiré du premier album éponyme classique de Van Halen paru en 1978. Van Halen qui ont donné un très bon concert a Hier soir sur les plaines d'Abraham pour l'ouverture du festival d'été. Tous les gros canons y ont passé en commençant par.、Euh, ils ont o u v r t avec You r e a l l y Got Me. Euh, ensuite, on a entendu、euh, Running with the Devil, I'm the One, Ain't Talking About Love, Ice Cream Man, Dance the Night Away, Beautiful Girls,、uh, and the Critical Rock, Main Street, Pretty Woman, Panama, et bien sûr, Jump à la fin、euh, pour le rappel. Eddie、euh, Valère plus en forme、euh, qu'au concert de Montréal l'automne dernier, et Dave était comme toujours très cool. Très bonne soirée,、euh, très belle soirée devant quelques dizaines de milliers de fans enthousiastes.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 Pour plus de détails, visitez notre site internet au www.éclosion.ca. e c l o Depuis bientôt une décennie, l'équipe de l'émission Sur le beat remue ciel et terre pour vous offrir le meilleur du bac des quatre coins de la planète. B. À tous les is, 19 andrebox best best. 89本。 Avec un de leurs classiques, la pièce titre de leur album Lights Out de 1977, à l'époque du guitariste Michael Schenker. Juste avant ça, on a entendu Joe Walsh avec la pièce Life's Been Good qui clôture son excellent album But Seriously Folks de 1978.、Et、au début du blog, on a entendu Peter Frampton avec son classique Show Me the Way tiré de son n o n moins classique album double en spectacle Frampton Comes Alive de 1976. Vous êtes à l'émission Rec Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rec Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de grunge dans un moment. On va entendre Alice in Chains ainsi qu'un groupe qui sera en spectacle sur les plaines d'Abraham jeudi prochain, Stone Temple Pilot. Mais tout de suite, on écoute Pearl Jam, daughter à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est f o u レスレスレス<音>レ<楽>スレスレスレスレスレ visite w w w f Un c a u site web exceptionnel. exceptionnel Diffusion de signal exceptionnel, de, de la radio exceptionnelle. Partout dans le monde. c i f o c a présentation, présentation d'Infotech Internet. Internet. Tunisiana est f i e r d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana. 3070 Desforges.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 Stone Temple Pilot avec Sin, une pièce que j'aime beaucoup t i r é e de leur premier album. Core, paru en 1992, probablement l'album que j'ai écouté le plus cette année-là. Ils seront en spectacle jeudi prochain sur les plaines d'Abraham dans le cadre du Festival d'été de Québec. Et le lendemain, vendredi prochain, ils seront au Centre b e l l de Montréal. Juste avant STP, on a entendu Alice in Chains avec No Excuses, tiré du mini-album Jar Flies de 1993. Au début du bloc, on a entendu Pearl Jam avec Daughter du d 10. Leur deuxième album Versus de 1993. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classic qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant passer à un petit bloc heavy metal. Dans un moment, on va entendre Judas Priest, mais tout de suite, on écoute la pièce titre du tout nouvel album de Motley Crue. サイトステージは世界の世界の世界の世界 s o 界の e s の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世 Avec le classique You've Got Another Thing Coming, tiré de l'album Screaming for Vengeance, p a r a en 1982. j u l i s Priest qui sera au centre belge mardi 12 août avec v i v o d en première partie, avec le trifluvien Dan m o y n la guitare. Ça devrait être excellent comme spectacle. Juste avant, on a entendu Motley Crue avec la pièce titre de leur très bon nouvel album Saints of Los Angeles, qui est sorti en magasin la semaine dernière.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 M'ont jamais vraiment accroché leur musique ne m'a jamais vraiment accroché. Ils existent depuis quasiment 30 ans, puisqu'ils se sont formés en 1 9 8 0 au Missouri. Leurs albums ne m'ont jamais emballé, mais、euh, ma blonde m'a conseillé d'écouter celui-ci qui est sorti le mois dernier. Ça ne va pas jeter par t e r r e mais je dois avouer que c'est assez accrocheur. Les textes sont songés et profonds. On va tout de suite écouter、euh, trois extraits tirés de cet album de King's X-15 sur les ondes de la station des Mélomanes, la seule station à faire tourner du vrai rack à Toit-Rivière. C'est fou! Ooh.、Mm. On vient d'entendre trois extraits tirés du tout nouvel album de King's X e 15. On vient d'entendre la pièce la plus accrocheuse du disque, à mon avis, All Right, tout simplement. Justement, on a entendu Move et au début du bloc, on a entendu la pièce Prey qui ouvre l'album. Un bon disque de King's X qui en sont à leur 15e en carrière. Groupe talentueux qui travaille très fort depuis quasiment 30 ans. Ils ne sont pas populaires du tout auprès du public, mais ils sont très respectés de l e u r p è r e comme Anthrax, entre autres, et Living Color. Vendredi prochain à Rock Classic, je vais vous présenter un groupe texan de hard rock très obscur, Nitzinger, avec leur premier album éponyme. Je vais vous parler du spectacle de Stone Temple Pilot à Québec. Je vous laisse avec une dernière pièce. Il s'agit d'une pièce tirée du、euh, dernier et absolument excellent album de OPEF, Watershed, que j'adore. La semaine prochaine, à Rack Classic, j'aurai des exemplaires de l'édition limitée de cet album, g r a c i e u s e t é des disques Roadrunner. Michel Proux en aura aussi à faire tirer à la brique et le fanal. Surveillez ça, les fans de métal. On écoute donc la pièce Burden et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve à 13h vendredi prochain pour une autre émission Rack Classic. Salut! Thank、you